Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de nerméthèque, de juif errant, de rasta grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et à tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert Sans pour cela faire d'histoire Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire Avec ma gueule de nègre, mes tecs, des juifs, ferons De rasta grec et mes dreadlocks aux quatre vents Je viendrai ma douce captive, mon âme et sœur, ma source vive, Je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, Comme il te plaira de choisir, et nous ferons de chaque jour, Toute une éternité d'amour, que nous vivrons à mourir. Nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour Que nous vivons à mourir Et nous ferons de chaque jour